veut mettre le grelot au chat. Il était une fois la famille rongeur qui vivait dans le grenier d'une grande maison verte. Non, pas une famille d'humains, mais une famille de souris. Les rongeurs étaient une bande très fière. Voyez-vous, elles n'étaient pas des souris ordinaires. Chacune d'elles avait toujours des idées géniales pour améliorer la vie. Et si on construisait notre propre cuisine Et, et, et si on allait acheter notre nourriture nous-mêmes au marché, hein Dites-moi. Oh oui, ta région Ça serait trop top. J'ai une meilleure idée. Et si on ouvrait notre propre supermarché, hein On ferait des profits énormes et on pourrait aussi acheter cette maison. Oh oui, ta région Ce serait génial Mais voilà, tout ce qu'étaient en fait ces belles idées étaient de simples paroles. Attention tout le monde La femme humaine et son mari ont invité des gens à dîner aujourd'hui. Et nous savons tous ce que ça veut dire. On va se faire... un festin Un festin Je pensais qu'il allait dire une fête Mais un festin, c'est tellement mieux, ouais J'ai l'impression de déjà me régaler. Super Ça veut dire que je pourrais avoir ta part. Je sais, je sais. Nous sommes tous très contents de ce qui arrive. Mais nous devons faire des choses bien. Après tout, ces humains sont des êtres puissants qui peuvent nous attraper et on a rien de temps. <rires> <rires> Mais oui, je plaisante. Les humains n'arrivent jamais à nous attraper. Mais, mais, nous devons être prudents. Maintenant, Tom et moi, on va se cacher derrière le frigo. Dès qu'il fera sombre, on vous fera signe à tous pour venir, d'accord? Marlin partit avec Tom se cachait derrière le frigo. En chemin, il raconta à Tom l'idée qu'avait eue Jerry Rongère. Tu sais, Tom... Jerry parlait de déclarer la guerre aux humains. Cette planète toute entière pourrait être à nous. Waouh! C'est tout Jerry, ça! Il est tellement fort! Mais il t'a aussi expliqué comment faire. Euh, non, en fait, on n'en a pas encore parlé. Mais je suis sûr qu'il trouvera un moyen. Oh, ça c'est sûr! Nous, les rongeurs, on est très intelligents. Tandis que l'obscurité s'installait dans la grande maison verte, Marlin et Tom firent signe aux autres souris. Et voilà! Il y avait toutes sortes de nourriture étalée sur la grande table en bois. Oh! Yeah! Mmh! Wow! Mmh! Wow! Mmh! Toutes les souris profitèrent de ce gros festin. « Oh! Je ne mangerai plus jamais rien du tout! <rire> » Le membre le plus sage de la famille rongeur était Papa Souris. Tandis que toutes les souris étaient allongées avec l'estomac bien lourd, Marlin se dirigea vers le coin du grenier pour aller voir Papa rongeur. « Coucou, Papa Pourquoi tu n'as pas participé à la fête aujourd'hui ?»« Euh, je commence à me faire vieux pour les fêtes, mon fils. Je dois faire attention à ce que je mange !» J'ai mangé ce que le petit Samy m'a monté, mais... Pourquoi tu ne dors pas encore Je suis trop excité pour dormir. Aujourd'hui, on a gagné notre bataille contre les humains. Du coup, ça me fait réfléchir à cette idée de Jerry de déclarer la guerre aux humains. Déclarer la guerre aux humains Mais vous avez perdu la tête ou quoi Non, c'est une super idée Non, c'est une idée inutile « Pourquoi es-tu toujours aussi démo... démo... démotivant ?»« Oui, oui, c'est le mot. Démotivant. »« Je ne suis pas en train de te démotiver, mon enfant. Tout ce que je dis, c'est qu'une idée, aussi grande soit-elle, est inutile si à la fin personne ne peut en faire quelque chose. » Ce n'est pas parce que nous avons de grandes idées qu'on est intelligent ou courageux. Mais notre famille est intelligente. Qui verra papa On va déclarer la guerre aux humains et on va gagner. Marlin était vraiment perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi avoir une bonne idée ne voulait pas dire qu'on était intelligent. Le lendemain, quand la femme humaine entra dans sa cuisine, elle eut un choc. Oh Chéri, est-ce que tu peux venir s'il te plaît Qu'est-ce qui se passe Dis-moi, est-ce que tu as mangé tous les restes hier soir Quoi Mais non, pas du tout Je me suis lavé les dents et je suis allé me coucher directement Non, ne me mens pas Je me rappelle très bien qu'il y avait plein de nourriture sur la table hier soir Et comme si de rien n'était, tout a soudainement disparu Tu sais que tu dois suivre ton régime Bon, ça suffit Tu ne mangeras que des fruits aujourd'hui et c'est tout « Mais... mais... ce n'est pas moi !»« Arrête de mentir !»« Mais je ne mens pas Je n'ai même pas regardé cette nourriture !» Les humains n'avaient pas idée de l'existence des souris dans leur grenier. À chaque fois qu'ils laissaient traîner de la nourriture, les souris la mangeaient et la dame grondait son mari. Un jour, alors que Marlin et Tom étaient en train de grignoter un morceau de pain, Marlin entendit quelque chose de bizarre. Attends, tu as entendu? Ah, c'est sûrement le chat du voisin Kalinou. Berk, c'est quoi ce nom Kalinou? Ce chat n'a pas l'air câlin du tout, du tout. Et pourquoi les humains trouvent-ils les chats mignons? Les chats sont des monstres, des monstres! Écoute bien, ce n'est pas Kalinou, c'est quelqu'un d'autre. « Ils se rapprochent !» Marlin et Tom se dépêchèrent d'aller voir ce qu'il se passait. « Non, non, non Ce n'est pas possible !»« Ils ont pris un chat !»« Un chat !»« Un C -H -A -T, C-H-A-T, chat oh, !»« Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je ne peux plus respirer !»« J'étouffe Tom, je vais mourir !»« Allons, allons Souviens-toi de nos exercices de concentration !»« Ressens l'émotion Observe le dos de ta main !» Maintenant, tu es concentré sur quoi Ah oh oui, ah oh oui, tu as raison, ça devrait marcher. Il faut observer le dos de sa main, car une fois que le chat nous aura senti, on n'aura plus de main. C'est un désastre. Mais qui a bien pu leur donner l'idée de prendre un chat Parce que bon, ce sont de grosses créatures pleines de poils et moustachus. Ils ont des moustaches. C'est tellement bizarre. Des tiges de poils bizarrement placées derrière leur bouche. Euh, Marlin, euh, nous aussi on a ça. T'es dans quelle équipe, mon pote, hein? Il faut qu'on organise une réunion d'urgence. Comment ont-ils pu nous faire ça? On était là en premier, c'est notre maison! Ok, on s'emballe peut-être un peu trop. Tous les chats ne mangent pas les souris, pas vrai? Peut-être que ce chat est végétarien. Peut-être qu'il mange de l'herbe. Stupide. Moi, je dis qu'on doit continuer de vivre comme avant, sans avoir peur. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, oui, absolument, oui! D'accord. Il a raison. C'est notre maison. On était là en premier. Chassons d'ici cette petite créature poilue. Il en fut décidé ainsi. Les souris continuèrent de vivre comme avant. Et elle tiendrait tête à l'animal imposant. Les souris se mirent à se balader, un peu effrayées, mais avec du courage quand même. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Cela divisa alors la famille. Petit à petit, les souris de la famille rongeurs commencèrent à quitter la grande maison verte. Non, les gars On est une famille On peut y arriver Oh, voici où, Marlin Soyons honnêtes. C'est un chat et on est des souris. Il ne nous laissera jamais vivre en paix ici. On a bien vécu dans ce grenier. Ça a bien duré. On n'oubliera jamais nos belles années ici. La famille se réduisit. Chaque jour qui passait faisait augmenter la peur ah! du chat parmi les rongeurs. Ils quittèrent le grenier un par un. Stuart le danseur, Jenny l'antello, Chomp le mâchouilleur, Ils étaient tous partis. Oh! La chasse continua. Peu importe la prudence des souris restantes, le chat les trouvait toujours. Jour après jour, il devint dangereux de tenter de ramener à manger en haut. Ça suffit On doit faire quelque chose avec ce chat maintenant J'ai besoin d'idées Allez La famille rongeur est connue pour toujours trouver de superbes idées, pas vrai Non Ah! Euh, non, pas encore. Moi, moi, moi j'ai une idée. Pourquoi ne pas aller nous plaindre du chat auprès des humains? On pourrait leur dire que c'est le chat qui mange tous les restes de nourriture. Quoi? C'est très bien pensé, mais les humains ne sont pas suffisamment éduqués pour arriver à comprendre ce qu'on essaie de leur dire, voyons. Oui, c'est vrai. C'est le problème. Allez, activez encore vos petits cerveaux de rongeurs. Je sais. Quand on y pense, le vrai problème, c'est qu'on ne voit pas le chat venir, pas vrai? Écoutez-moi, je veux dire, euh, une minute, on est à nos petites affaires, à ronger un truc ou un autre, et tout à coup, ce chat sort de nulle part et nous saute dessus. Oh oui! Oui, exactement. Oui, c'est vrai, oui, vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça m'est arrivé l'autre jour, quand j'étais en train de lire cette... cette recette sur le comptoir. Ah Tu nous prends pour qui On sait tous que tu ne sais pas lire Tu étais en train de regarder cette jolie petite souris dans le jardin, voyons. Silence, tout le monde Oui, Samy, qu'est-ce que tu disais Et mais si on faisait quelque chose qui nous permettrait de savoir à tout moment où se trouve le chat De cette façon, quand il sera avec la dame humaine, on pourra aller grignoter dans la cuisine Hum, pas mal Mais comment on fera ça Hum, euh, attachons-lui un grelot Hein, hein? Quoi? Quoi? Quoi Quoi Quoi Un frelon au cou du chat Je veux Je veux dire, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais comment... Comment on est censé réussir à faire ça Et où le trouver, vous avez pensé Non, non, pas un frelon, un grelot attachons un grelot à son cou. Comme ça, il teindra à chacun de ses mouvements. Et donc, à chaque fois qu'on entendra le grelot, on saura que le chat dans les parages. <rire> il viendra nous renifler, mais on ne sera déjà plus là. J'adorerais voir sa tête à ce moment-là. <rire> Excellent! C'est ce que j'appelle une idée qui déchire. Tu mérites la plus grosse part de tarte pour ça. La plus grosse Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est génial On va enfin vivre à nouveau sans crainte dans cette maison C'est la meilleure idée mmh. Ouais Ceux qui sont partis vont être dégoûtés Nous, on ne s'enfuira pas C'est notre maison Je suis si fier de toi Tu sais quoi On devrait faire honneur à ton idée, Samy Je déclare donc ce jour dans l'histoire de la famille rongeur comme étant le jour du... Grelot du chat Ouais Ouais, ouais, ouais. Grelot, Grelot, du du chat. Chat. Grelot, Grelot du chat, chat. Grelot, Grelot du chat, chat. Grelot, Grelot du chat hum, hum. Je peux te poser une question un peu folle Je ne suis qu'une vieille souris qui essaie de comprendre la nouvelle génération Mais excusez-moi d'être un peu lent. Est-ce que tout le monde est vraiment bien sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr que oui! Quoi? Tu pensais qu'on allait s'en comme ça sans avoir pensé à tout? Voyons, papa! On n'est pas le genre de public à suivre sans réfléchir. Oui! On n'est pas le genre de public qui... me suit pas... sans... réfléchir. Je suppose. Très bien, alors, j'ai une question. Qui va mettre le grelot au chat? Qui va mettre le grelot au chat? Oui, et si j'ai bien compris, quelqu'un va devoir aller là-bas et mettre le grelot au cou du chat, n'est-ce pas? Qui va le faire? Un lourd silence s'installa. Les souris se regardèrent en espérant que l'une d'entre elles se porterait volontaire. Mais personne ne le fit. Eh bien, Jerry pourrait le faire. Car, bon, tu voulais bien déclarer une guerre aux humains, non <rire> je, je le dis, attaquons-nous au chat Quoi Non, enfin, je l'aurais bien fait, mais je dois rester vivant pour conduire l'armée et déclarer la guerre, pas vrai Et puis, vous avez vu les dents du chat euh, Toi, tu, tu es un leader, pourquoi tu ne le ferais pas Quoi Non, enfin, je veux dire... Qu'est-ce que vous ferez, vous tous, si quelque chose m'arrivait Je... Je ne peux pas vous faire ça, que quelqu'un d'autre le fasse. Allez, dites-moi, qui va mettre le grelot au cou du chat En fait, personne n'était prêt à risquer sa vie. Ni Jerry, ni même Marlin. Après tout, c'était une chose que d'annoncer quelque chose de courageux. Mais c'était une autre paire de manches que de le faire pour de vrai. Et personne dans la famille rongeur n'était assez courageux pour aller mettre un grelot au cou d'un chat. Ils rassemblèrent alors toutes leurs affaires et quittèrent le grenier. Et c'est ainsi que la grande maison verte fut débarrassée des souris. Une idée, aussi grande soit-elle, est inutile si à la fin personne ne peut en faire quelque chose